Thirsty old control up Nothing's longing to go so Until this is over Must keep my composure Thirsty old control up Nothing's longing to go so Until this is over That only mind commands. I'm a child of the ocean performing a dance. It's sitting with knowledge versus solid form. Abolish the monarchy of physical form. Take to the bridge in the flight of my trance. Make of the bridge in t h i s life. Les Chemical Brothers, pour commencer dans la Bell e Rock avec Keep My Composure, un inédit que vous retrouverez sur cette compilation, sorte de best-of un petit peu pour célébrer les 16 ans de carrière du duo britannique. La compilation s'appelle Brotherhood et on vous le dit, 14 singles sur le CD1 et l'intégralité des Electronic Battle Weapons sur le CD2.、Euh, franchement, de quoi danser tranquillement à la maison, de mettre ça dans la voiture ou même, ouais, c'est, c'est vachement bien hein, même quand même. Même en club. Hein. Hein. Même en club, ouais. Chemical ouais. Brothers, Keep My Composure. Et composer u avec spunk rock aux vocaux sur ce titre. Voilà Max Turner, c'est ce qu'on vient de s'écouter à l'instant. C'est une découverte signée Simon qui revient、ouais. de Bayonne.、Ouais. Mmh. Alors, c'est qui ce Max Turner e t bien, bien sympa. d o n C'est c un producteur et rappeur d'origine écossaise et allemande. donc、euh, Quel m a l h e u c'est pas ouais, grand, Le papa écossais, la maman allemande, ou alors、voilà. vice-versa, je pense. Et qui Dans... vit à Barcelone.、Ouais. <rire> il vit à Barcelone comme pas mal de, de musiciens qui sont installés là-bas parce que le climat est très bon et puis il y a aussi d'excellentes fêtes tous les soirs. Donc,、mmh. c'est C'est clair que ça inspire beaucoup cette ville. Il y a le rythme espagnol, ouais. ouais.、Oui. Alors, c'est pas un nouveau venu, hein, Max Turner, puisqu'il a fait pas mal de choses hein, ces dernières années. Eh ben non, ces、euh, sept dernières années, il a sorti des disques pour le compte de petits labels indépendants. Et enfin, enfin, il a monté、enfin. son label m e t a b o u t y Et c'est sur son label qu'il sort le maxi Reflection Unliquid. Ouais, alors c'est une collection hein, de quatre morceaux. C'est un maxi vocaux accompagné de quatre instruments sauts. Donc, vous aurez huit pistes dessus.、Euh, composition pop hein, avec des parfums de rythme tropique. c'est、euh, mmh. de ces on y reviendra dans quelques instants. Sache que quand tu v a s nous fait r l des petits s retours un petit peu dans les classiques de la Bell Rock, on、mmh. a un petit peu dépoussiéré les cartons, <rire> et c'est ce qu'on va continuer à faire encore aujourd'hui, on va tout de suite retrouver un groupe américain hein, qui s'appelle The Poses,、mmh. un, un groupe né en 1987, hein, qui était un groupe de ce qu'on appelle de la power pop, hein,、mmh. qui ouais, venait de, pop. de Seattle,、mmh. et qui a connu un gros succès Hein, avec un album notamment qui s'appelle Frosting on the Beater, c'était en 1993 et notamment le, le single hein, qui s'appelle Dream All Day, c'est ce qu'on va vous jouer、euh, tout de suite.、Euh, savoir que les posies ont t o u t sorti 9 albums et qu'ils continuent d'exister. D'ailleurs, il y a un site、euh, MySpace, vous pouvez aller leur rendre une petite visite si vous voulez.、Euh, mais bon, les deux têtes pensantes du groupe sont, comment dire, un petit peu plus、euh, moins posies et plus sur des projets、euh, annexes. En tout cas, Dream All Day, c'était en 1993 et c'est tout de suite dans le label rock. Et énergie puis, o pop w e Des e r d x c l a s s q u e Le premier, une des chansons Les plus populaires All L'album s'appelle l premier Une des Des années 90 Avec deux posies Dream All Day, date de 1993 Et ça,、euh, on the Beater Frosting i chansons on Day o 90 1993 v à Et puis à l'instant, un classique de 1988 signé Dinosaur Junior. Hein, Dinosaur Junior, on fait un petit coucou, tiens, à Sylvain, hein, qui doit nous écouter、ouais. depuis s a i n t p i e r r <rire> e、euh, l a n o a i l e Il a eu une grosse période Sonic y o u t h e t、euh, je lui disais qu'il fallait absolument qu'il écoute Dinosaur Junior. Voilà je... C'est、ouais. euh, Un groupe qui s'est créé un petit peu plus tôt, hein, que les p o s i e s puisque ça a été en 1984.、Euh, ce groupe américain s'est vraiment distingué par un son qui était vraiment typique et inimitable. C'était un petit peu genre maximum d'amplification, u、euh, s a g e quasiment continu de la distorsion et du Larsen, hein, comme vous l'avez écouté sur ce morceau f r e a k s c e n e avec en, en prime un des solos mélodiques du leader qui s'appelait Jay m a s q u i s Je crois que j'ai appris le mot Larsen en français avec ce groupe là. D'accord. Dinosaur、ouais. Junior, ouais, vachement bien. C'est <rire> bon, ça, quand même, i l s ont sorti en tout sept albums avant de se séparer en 1997. Et puis,、euh, surprise, en 2007, ils décident de se reformer. Et d'ailleurs,、euh, l'année dernière, toujours en 2007, ils ont sorti un album Beyond avec,、euh, justement, tous les membres originaux, c'est-à-dire James k e i s h Lou Barlow et Murph. Voilà. Dinosaur Junior, un、ça. groupe euh, noisy euh, à découvrir si vous ne les connaissez pas encore. On va calmer un petit peu les choses, Sarah, puisque tu vas nous emmener、oui. dans ton petit monde de chanteuse. <rire> Euh, féminine,、voilà, n'est-ce pas?、Oui. Et qui va nous parler de Serafina Stier. Oui, et c'est pas n'importe qui.、Hein. Il y a beaucoup de musiciens, où on commence parce que bon, voilà, on tombe dedans. Mais non, elle a vraiment choisi d'être dans la musique. Elle est toute jeune, elle était née en 82. Ouais, elle、euh, est anglaise, c'est ça? Elle est anglaise et、euh, en fait, elle est vraiment musicienne c l a s s i q u e D'accord. Elle、ouais. joue de la harpe. Oui, la harpe, le piano, elle chante et aussi elle compose. Alors, elle a, eu,、euh, elle a fait beaucoup d'études musicales. Justement, oui, elle oui, a eu、oui. des, des, ce qu'on appelle des licences dans un des collèges, à mon avis, les plus、ah、bah, fameux, du moins en Angleterre et quasi、oui. dans le monde. C'est le Trinity College of Music de London. Voilà, voilà. Et en plus, elle a fait d'autres études supplémentaires. Oui, oui, elle a fait 4 ans, ans de plus, au cas où elle n'avait pas assez. Et en fait, elle a, fait, elle a étudié la musique i、euh, n de i n n e oui、ouais. de l'Inde. Et avec. Ravi Shankar. Ah oui, quand même, sous bon, la direction de Ravi Shankar. Ouais, plutôt bien. C'était pas n'importe qui,、euh, première fois qu'on la joue dans le label rock, il existe un、ouais. album, hein, qui est sorti au début de l'année en France, qui s'appelle le Cheap Demo Bad Science. C'est sur un excellent label anglais qui s'appelle Static Caravan Records. Voilà. À noter pour la petite anecdote que cet album est enregistré et produit par Mike Lindsay, d'un groupe qui cartonne en ce moment, qui s'appelle Tung. Voilà. Ça y va tout tranquillement, Sarah, comme tu veux.、Ah oui. On est parti. Let's go. いいとちです、rotten peach part。 You. you. Right in the sea, grabbing muscle needlessly. When the gray skies fall, and anything, everything needs to begin. So new for me, your arms can wave so helplessly. euh, Serafina Stier p o r commencer dans la belle Rock avec c Label e dans p Art, r p euh, m i e r a l b m c euh. a Bad p demo Science sorti s r Caravan Records,、euh, très d'ailleurs genre brillante le label bel album calme,、si、aimez ce, ce genre de musique assez c'est une Static si vous a l'instant autre nouveauté、euh, qui nous vient ce de hein, sur un label écossais s'appelle r d'Oxford sur Records Cruiser, groupe p puisqu'elle puis coup-ci i qui vient qui vient qui s est nous l'Ecosse c'est t toute et e jeune née en une ce de le nom de ce un nom KFM 1982 à Ils avaient ressorti, l'année souvenez-vous, du e e e r r n i è l r premier sorti Etats-Unis et que seulement album.、Euh, un album qui était sorti il y a six ans aux Un y coup, p p i avaient été tirés e s été o r r l e u o e Du coup, le label KFM avait décidé de ressortir cet excellent album et du coup, le groupe avait promis de donner une suite à cet album. Promesse tenue puisque voici maintenant donc le deuxième album du groupe, du groupe Cruiser.、Euh, il s'appelle Happy Robots Smiling People. Il va sortir le 1er septembre. Vous retrouverez aussi des invités. Dessus,、hein. vous r e t r o u v e z le groupe Persil qui s'occupe des vocaux. Il y a aussi un chanteur du Japon qui s'appelle Mayuko et finalement un autre chanteur indé américain qui s'appelle Tiger Tiger. Voilà, Cruiser, Happy Robots, Smiling People, c'est sur le label KFM et ça sort le 1er septembre. C'est un très bel, très bel album. Ouais, ouais, joyeux, j'ai trouvé. Ouais, c'est vachement bien, bien plus joyeux que le p 1er d'ailleurs.、Mm. Euh, tiens, on va commencer à parler un petit peu de, des festivals hein, qui、ah, vont、ouais. se passer à la fin de, de cet été. On commence tout de suite par ce week-end puisque、mm. c'est le Forestival. Le Forestival, une grosse croix ce week-end sur le calendrier là.、Hein. Ouais, gros, il y a plusieurs choses hein, qui se、mm -hmm. passent ce, ce week-end. On en parlera un petit peu plus tard, mais on commence par le Forestival.、Euh, ouais. Alors, c'est le 29 et 30 août, donc hein, à Trollin, dans la Loire. La nouvelle édition, plus détonnante que jamais, avec、euh, s e r g e n t Garcia, Missile, Ezekiel,、euh, Pigal, Wax Tyler,、euh, Troïdé,、euh, Wounded Lion. Et puis Pigal aussi, Yana, Pigalle, Yana. Le,、ouais. le groupe punk culte français qui seront là.、Euh, donc, c'est le 29 et 30, c'est à Trollin, je crois que c'est du côté de Montbrison, il me semble. Du côté de Fort, par là-haut. Alors, il y a possibilité au niveau des tarifs d'y aller soit le soir même, le vendredi ou le samedi, ou alors de prendre un pass pour les deux jours et ça reste raisonnable au niveau Ça reste raisonnable, donc 15 euros la soirée ou 25 euros le pass des deux jours. Je crois que d'ailleurs l'année dernière c'était un petit peu chaud, chaud. Donc, je vous conseille de réserver ça sur Fnac, Carrefour. Ouais, les réseaux habituels, on va dire. Plus d'infos sur www.forestival.com. fores t i v a l c On m o t e que le vendredi r Il y aura n festival de u qui e est complètement g r t t Et que ce, ce festival hein, Forestival est en partenariat u que i Virgin Radio、voilà. euh, on aura dates, hein, euh, ce、euh, en Avec a r d'autres i o o r n on Voilà, a r a a d u dates, notamment ce week-end-là aussi. Ça tombe en même temps. C'est dommage, on vous parlera des cagettes un petit peu plus tard. En attendant, on va parler, tiens, on va rester avec les filles justement. On va vous parler de quatre rockeuses new-yorkaises qui s'appellent Alice, Sandra, Alana et Alex. Elles se font appeler les m o d rockets. Elles ont commencé en 2004. Ouais, la plus âgée de ces rockeuses a 17 ans. Elles vivent toutes dans la banlieue new-yorkaise et répètent chaque jour, apparemment, dans une cave qui ressemble et empêche comme, comme un bon vieil égout new-yorkais. Voilà, ça, ça promet. En tout cas, elle s'appelle Mod Rocket. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur elle, il existe sur l'internet un maxi 4 titres avec ce titre qui s'appelle Sonic. Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. Toute l'actualité des labels indés: pop, rock, electro, reggae, world. And he is yet to clock, but she is only after one thing, and it's to strictly rebound. She's not in it for the long run, she don't like his dad, she called his mama slack. But he just laughs it off, cause he is blind to the fact. He's always got his head in the cloud, s cause he's a helpless romantic, and everybody knows it's true.、Ooh. She went and took his money and left him for someone new. Oh h e s facing around, f r a n t i c a y trying to text her. But she's out with someone who looks slightly better. He refuses to believe it, still t h i n k s what she said was true. But she was lying through her back too. She don't go r o u n d it, cause she's afraid of the dough. i s parents spoke too much and it's like walking through fun. He's always seen going around her. Cause he's a helpless romantic a n d every b o d y knows it's true. She went and took his money and left him f o r someone.、Else. King's horses and all t h e king's men couldn't sell a tape, his pride back together again. He's always going after the wrong ones all of the time. Oh no, c a u s e he's a helpless romantic, and everybody knows that's true.、But、she went and took his money and left him for someone who. h e s a helpless romantic helpless romantic helpless romantic, helpless romantic, helpless romantic, helpless romantic, helpless romantic, helpless romantic, helpless romantic, helpless romantic, and everybody knows i that. s Nouveauté pop rock dans la belle rock mode rocket,、hein. pour commencer. Quatre rockeuses new-yorkaises, Alice, Sandra, Alana et Alex. On aime beaucoup ça, i l、ah, existe、genre. un maxi quatre titres, hein, disponibles uniquement sur l'internet pour l'instant. e、euh, quatre excellents titres qui nous font penser un petit peu à du Breeders, un petit peu à du Pixies, un petit peu cette、mm -hmm. mouvance rock américain indé. On vous rappelle qu'elles sont très jeunes, hein, puisque la plus âgée de ces rockeuses a 17 ans. C'est l â g e je, je crois que le reste, c'est 16 ans. Voilà. Et puis,、euh, à l'instant, Un groupe hein, qui est en train de faire parler de, de l'autre côté de la Manche. Ils sont quatre. Ils s'appellent Retro Crooks. Et ils viennent du nord de Londres, Sarah, puisqu'ils viennent de Enfield. De Enfield, voilà. Ouais, il y a eu pas mal de groupes hein, qui sont venus de, de Enfield. Ça, ça bouge pas mal, hein, le nord de Londres et puis l'Essex en général aussi.、Euh... Oui,、si, b、si, si, oui, oui.、Ah, si tu veux. Si tu veux.、Ah, bon, oui, je veux. Oui. <rire> ok, ça Alors, bouge beaucoup. Il existe un single. Hein, ils ont sorti qu'un seul disque pour l'instant. Ça s'appelle Conrad Dangerfield hein, en face A、ah, et Judy Knows. Vient de s'écouter en phase B. Le single est sorti fin juillet et pour se procurer ça, vu que le groupe est non signé pour l'instant,、euh, il faut、euh, aller directement sur le site MySpace. D'ailleurs, on va en profiter pour donner l'adresse du blog. http de Voilà. l a b e l l r o o k b l o g s p o t c o m Et puis, <rire> si vous voulez nous envoyer un petit email, puisqu'on vérifie les emails en direct, c'est l'adresse habituelle, on va dire. Virgin Radio Rouen, tout en un seul mot, arrobase orange.fr. Virgin Radio Rouen, arrobase Orange.fr et on vous donnera、euh, les, communiqués, les, les, les coordonnées m m u u n i q é s les c o par exemple de Retro Crooks qui、euh, nous ont mis sur leur site MySpace.、Oui. Alors, ça fait plaisir. Oui, donc je voulais passer un petit message. Donc, en、euh, anglais, j'espère. Bien a h b sûr. Allez, vas-y. Hi boys,、uh, thanks for the, the, the, the little space you put on your MySpace. Hopefully w e get on it this time. Bon, très bien. Ça、voilà. va être l e site MySpace, la belle roque à la fin quand même.、Oh, euh, en tout cas, on aime beaucoup ces 4 garçons Retro Crooks、voilà, qui, qui méritent d'être passés sur l'antenne nationale. ça serait bien, hein, voilà.、Euh, souvenez-vous où vous avez d'ailleurs écouté ce nom, que ça soit les Mod Rockets ou alors Retro Crooks, parce que je pense qu'on doit être assez bien placé au niveau de la diffusion en France、ah. à l'heure actuelle. Sans vouloir se faire mousser, voilà. Ça fait plaisir d'avoir <rire> quelques petites exclus qui viennent de l'Angleterre. Tiens, autre groupe anglais qui va cartonner à la rentrée. L'album sort demain avec une chanteuse qui s'appelle Megan, qu'on aime bien. Ils sont quatre aussi. Ils viennent de Southampton en Angleterre et ils s'appellent Thomas Tantrum. <musique> Le Thomas Tentrum le premier album de ce groupe s'appelle Thomas Tentrum. Ils viennent de Southampton et l'album, premier album, donc, va sortir demain, 25 août de la très bonne pop. p c h a n d y c'est ce qu'on vient de s'écouter. C'est ce qui d'ailleurs termine ce premier album. Voilà, on va marquer une petite page de publicité. On revient dans trois minutes avec d'autres nouveautés. Sarah, j'espère que tu, oui, je pense que ça va te plaire après.、Oh, Allez, reste tous、vous. branchés. On revient、sur、dans trois minutes dans la Bell Rock sur le 89-4. Gadjin Radio, Rohan. La belle rock de retour sur le 89-4, 19h04. Encore une heure de très bon son. Sarah, ça va te plaire. Et Amaya aussi, d'ailleurs.、Euh, Puisqu'on va commencer cette deuxième heure、euh, calmement, on va dire, avec、euh, un certain personnage qui s'appelle Lesser g o n z a l e z Alvarez, qui est un artiste cubain,、euh, un musicien qui possède plusieurs、euh, casquettes, hein, puisque non、ah. seulement、euh, il a trois groupes, en fait. Il fait de l'électro avec un projet qui s'appelle t e Robbie Stallion. Il gratte aussi de la guitare pour un groupe qui s'appelle The Tall Grass, qui lorgne plutôt du Côté de la country music, et quand il se retrouve seul, Sarah, et ça, ça va beaucoup te plaire, il joue、oh. un folk plus intime et assez humble hein, qui nous rappelle des artistes comme Sid Barrett ou même Donovan. Voilà, du bon oh. folk. Oh, dit-elle. o、oh. u a i s ça le plaît, ça.、Euh, L'album s'appelle Why is Bear Billowing Qu'est-ce que ça veut dire, billowing, d'ailleurs To be like.、Woo. Ah oui, d'accord, ouais. ok, <rire> comme,、euh, La vache, elle fait m o u Non, non, non, ça, c'est m o u i n g Ah oui, d'accord. Ouais, ça, c'est billowing. D'accord, ok, très bien. Un peu comme moi le matin. Quand tu、ah, gonfles. C'est ça Quand tu gonfles. Bon, oula, t'aurais pu sauter sur、euh, l'occasion et m'en donner un petit coup derrière les oreilles, mais non, t'as décidé que non. Non, n o n je sais donc, que、ça. tu retournes au boulot demain, donc、euh, je vais être sympa. Ouais, <rire>、euh, oui, justement, le réveil à、Clac. 5h30, ça va. Billowing <rire> dure demain. mais、bon, Enfin, bref, on en est.、Euh, allez, Why Is b e a r Billowing C'est l'album de o n、euh, c d Lesser Gonzalez Alvarez. C'est sur le label Car Park, hein, le label qui avait sorti l'excellent album de Dan Deacon.、Ouais. C'était l'année dernière. Elle Que moi je vais retourner au boulot aussi. Oui. Notez, c'est、oui. car park, c'est pas un parking. D'accord. C'est un faux ami. Ah oui, c'est un faux ami, d'accord.、Okay. Voilà. En tout cas, là, en l'occurrence, <rire> c'est un label, donc on s'en fiche un petit peu.、Oh. Magic, c'est le titre qu'on s'écoute tout de suite dans la Belle Rock, enchaîné avec une petite Suédoise qui s'appelle justement Sarah As Spring. C'est mignon、oh. ça, comme ça. Hein Bring your ass. <rire> Exactement. <rire> Allez, Magic Lesser Gonzalez Alvarez. There is a flare. There is a magic in how we've seen it all here today from rain down to sunshine, from the shores out to the sea. And if you ask me, I won't hesitate. Put your shoulders close to mine. Cause there's a magic, a magic, a magic. There's a magic, a magic, a magic. There's a magic, a magic, a magic. There is a flare. There is a magic in how you brush your hair down to your eyes, and there is a magic in how you carry paper and a pen. And if you ask me, I won't hesitate. Put your elbows.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 Sure, you let me know the way. You know they say, positively We won't meet again, most certainly. This was the last time, but here's to hoping you w a s happy to go. Douceur musicale dans la belle rock avec Lesser Gonzalez Alvarez. Pour commencer, l'album s'appelle Why Is Bear Belowing? l Un album qui est dispo sur le label Car Park, hein, le label de Dan Deacon. Et puis, à l'instant, deuxième album hein, pour la suédoise Sarah Asbring.、Euh, El Perro d'Almar, ça c'est le nom de son groupe, hein,、euh, mais c'est tout, elle le kiffait. D'ailleurs, elle a tout, tout produit hein, depuis son petit studio en Suède. Voilà le deuxième album qui s'appelle From the v a l Et Stude Stars, un disque distribué en France par Coopérative Musique. Inutile de vous dire que c'est écoute à l'horizontale, c'est très tranquille cet album. <rire>、euh, El Perro d'Almar, voilà, avec.、Euh... Ouais, c'est drôlement bien, elle a une belle ouais, petite ouais. voix, q u on aime bien ce style.、Mm. Euh, tiens, autre date、euh, avec un groupe rouennais, les Cagettes qui vont jouer aussi. Malheureusement, c'est aussi ce week-end, ça tombe un petit peu en même temps que Forestival, quoique là c'est le samedi et le dimanche, donc vous pouvez y aller faire un petit peu des deux, ce qui est bien. Ça va se passer du côté de. on sait Pas si on dit clépé ou clép, toi tu penses clépé Moi je dirais clépé. D'accord, ok, très bien. En tout cas, c'est à proximité de, de Fur, deux jours de concert et plein d'autres choses avec une belle affiche. On commence par le samedi. Par le samedi, ouais, donc à partir de 19h, concert gratuit avec Fabrice Reynaud en blues, Rock Brothers, rock années d 60, années 70, les cagettes,、ouais, nos cagettes. Voilà, exactement, avec,、euh, <rire> voilà, avec Laure qui sera sur scène.、Hein. Ça, c'est si elle est revenue de son trip en roulotte. Voilà, c'est une petite a f f i c e parenthèse,、euh, <rire> si elle écoute, elle comprendra, voilà. e、euh, les cagettes, ouais. Alors, 23 heures, il y a un truc qui est super sympa, c'est un feu d'artifice、ouais. aussi. Et puis, la tête d'affiche locale, c'est. Yvan Marc, chanson française. Ouais. Donc, ça, c'est le samedi. À noter que si vous voulez avoir un repas là-bas,、euh, repas, euh, festif, on va dire, un moule frite pour 9 euros, ça, c'est donc le, le samedi. Et la fête qui continue à cléper ou clèpe, comme vous voulez, le dimanche,、euh, mmh. le dimanche 31 août. À partir de, de, de 10 heures,、ouais, jusqu'à 18 heures. Donc, c'est entrée libre,、euh, marché artisanal、euh, d'art,、euh, Peintre dans la rue, Expo. Et,、euh、et des concerts aussi.、Hein. Et concerts, ouais. Donc、euh, 14h, c o n c e r t g r a t u i t avec、euh, chanteurs de variété. Il y a Sambaé, donc là c'est le son du Brésil et ses danseuses. Et des 12、euh, du rock. Ouais, des 112 même. 112, 112 pardon. 112 pour du rock. Voilà, c'est la 7ème édition du festival international de Clepé ou Clep, je ne sais pas comment on dit.、Euh, Clepé, il me semble. Euh, plus,、euh, est-ce qu'il y a un site internet Oui, veux, ouais, ouais. ouais. Festival-Clep, alors c-l-e-p-e -e, si vous voulez aller voir la ville.、Hein. Ouais. <rire> .ifrance.com Voilà, et on vous rappelle que tous les concerts sont entièrement gratuits avec le groupe local Les Cagettes qui joueront donc le samedi 30 août, voilà, dans l'après-midi、euh, ou même en soirée, c'est à partir de 19h. Voilà,、euh, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire D'autres dates ou pas Simon Oui, j'ai d'autres dates, hein, Woodstower. e、eh、ben pourquoi pas,、eh、ben, on est parti dans les festivals. C'est parti, donc 10ème édition de Woodstower,、euh, donc là c'est du côté de Lyon, hein,、euh, Grand Parc Mairie b e l j e o n n a g e Donc、euh, rappelez quand même que l'année dernière, à la 9ème édition, il y avait eu 10 000. Personne pour concert, personnes pour le concert, 5000 personnes pour le théâtre de rue. Ah ouais, c'est énorme. u a n Donc je vais vous donner vite fait les quelques noms qu'il y a. Donc ça se passe le 29 et le 30, c'est à partir de 18h, avec Kezia Jones, Groundation, Zwin Kiel, Amélie Crayon, p a r a l l è l e Carimouche qu'on avait. e n t d u parler aussi du côté du grand marais. Exactement. J'en passe, hein. <rire> je m'arrête là. Je ouais,、continue. non, c'est bon, c'est bon.、Ouais. c'est bon. Je peux vous dire aussi que le 30 et le 31 à partir de 11 heures, accès gratuit, il y a un village artisanal et associatif de Art de Rue et Art de Rue aussi. Donc là, je vous dis pas tous les noms non plus. Je vous dis juste le site Woodstower.com W2ODSTOWER.com Et puis, euh, eh ben, la billetterie. Donc c'est en plein tarif, c'est 22 euros la soirée. Et le pass est de 35 euros uniquement. Voilà. Donc, voilà, de très bonne Chose à faire hein,、ouais. ce week-end. Gratuit pour les 20, mois de v e n t Le 29 avec le Foerestival et le 30 et 31 avec、euh, Clépé et du côté aussi de, de Lyon à Miribel. C'est juste à la sortie de Lyon direction Genève, il me semble.、Ouais. Euh, très bien.、Euh, retour à la musique maintenant avec un nouveau single sur un label qui s'appelle Another Music, Another Kitchen. C'est un trio tout jeune basé à Londres. Ils sont donc trois. Il y en a deux qui viennent du pays de Galles. Le troisième vient、euh, de la région de Devon. Il y a un an, ils n'existaient pas et maintenant ils existent. Il s'appelle The Joy Formidable.、Euh, formidable, ça sera <rire> encore vrai qu'elle est sortie parce que là elle va me dire t o r n anglais, est nul、euh, The Joy Formidable,、ouais, j arrive pas, voilà, formidable, on va dire en français.、Euh, on parle d'eux en Angleterre comme le groupe de pop de rêve, celui qui réconcilie le commercial avec l'underground. A vous de juger avec ce titre qui s'appelle Auster.、Ah Font beaucoup beaucoup de bruit. Le premier、mmh. s'appelle、euh, un porte-un nom français, donc t h e Joy Formidable, on va dire.、Euh, le single s'appelle Auster.、Ah, écoute, c'est t h e Joy Formidable. Oh, ok, très formidable. bien. Formidable. Tu m'as pas écouté、formidable. juste avant, si bah, bien sûr. Ah bon, d'accord.、Bon. Comment on dit Allez, allez vas-y. Formidable. Voilà, maintenant、mmh. tu frimes, hein, c'est ça Bah, je frime. Oh, oh come on.、Okay. Euh, en tout cas, ça t'a plu ça Oui, oui, j'ai bien aimé, en fait.、Ouais. c'est,、ah ouais. bien, ça. Ça arrache, mais pas trop. Ouais, ça arrache, mais pas trop. Voilà. C'est un single <rire> sur un label qui s'appelle Another Music, Another Kitchen.、Euh, ça va sortir très prochainement. Et puis, à l'instant, il faudra attendre le 6 octobre, hein, pour s'écouter ça. C'est un s 7 titres t chez Stolen Recordings. Le groupe s'appelle Screaming Tea Party. C'est un trio de, les garçons, hein, viennent de Tokyo. Et la petite chanteuse anglaise Nell, qui s'occupe aussi de, de la batterie, la batterie. Elle est anglaise. Donc,、euh, voilà, c'est un trio Multinational Screaming Tea Party. I'd rather be stuck on the stair rail.、Euh, c'est sur、oui. un mini album qui s'appelle Golden Blue、euh, qui comporte sept titres.、Euh, franchement, tous excellents. Le, excellent. tit le titre、euh, I'd rather be stuck on the stair rail. C'est un、euh, je voudrais, je préférerais être coincé sur les, e le, le rail des escaliers. Et ben pourquoi pas? Écoute, oui, j'ai pas,、euh, pas trop entendu ça dans les paroles, mais、euh, c'est pas grave. Non, en tout cas, au niveau des、bon、r i n g guitare et puis de l'énergie, c'est、euh, terrible. Un s titres.、Euh, Il y a un morceau assez calme, le reste c'est tambour battant, et on aime beaucoup ça dans la Belle Rock. D'ailleurs, toi tu aimes des choses plus électropop en ce moment, j'ai l'impression que tu es un petit peu électropop toi cette année 2008. Oui, je suis très électropop.、Euh, en fait. Et tu m'as ramené un truc qui s'appelle Sports Day m e g a p h o n e Oui, Sports Day m e g a p h o n e Oui, m e g a p h o n e ouais.、Voilà. Sports Day,、bon, c'est l e j o u r de sport、euh, à l'école, quand on essaie de gagner des, des ribbons, des choses comme ça. C'est qui ça Ça vient de chez toi encore Ben oui, bien sûr. D'accord. <rire> c'est l électropop l'Indien, donc、euh, vraiment le meilleur.、Euh, Euh, <rire> elle, en fait, t aurais d i t faire vendeuse, c'est bien. J'étais. Ah, une d a c c o i s Ça s'explique. Pour la radio, en fait. Très Donc, bien.、Voilà. Euh, oui, en fait, on dit un groupe, mais ce s t pas un groupe. C'est juste un mec.、Hein. Un monsieur qui s'appelle Hugh Frost, et,、euh, qui est assez jeune, il a 24 ans.、Euh, et puis, Bon avant, il était dans un groupe qui était plus、euh, punk progressive. Ouais, du punk progressive, c'est quoi ça C'est a r t du punk avec les i n e On va y aller progressivement, on va vous faire du punk, et puis tout d'un coup, bah, tu lâches tout, c'est ça I am punking, I am punk. punk hein, Voilà. Ah, ok, d'accord, très bien.、Okay. Euh, 24 <rire> ans tout jeune, hein, dis donc Youth of Rust. Il y a des choses de dispo ou pas euh, Oui, euh, pas tout à fait l'album, mais presque. D'accord, ça arrive. Oui, ça arrive. Ça、okay. arrive y il faut, y, y a un single qui est sorti en juin. o u Il y a un single qui est sorti en juin, mais bon, attendez l'album quand même. D'accord, l'album arrive、euh, la semaine prochaine, il oui, me semble. Oui, et ça va s'appeler So Many Colors, So Little Time. Et c'est disponible sur un excellent label anglais qui s'appelle Sunday, Sunday Bess. Euh, tu nous joues quoi alors de cet album、euh, J'ai choisi I think it's love. Très bien. C'est un remix hein, que tu nous joues. Un、oui. remix.、Euh, alors attention, c'est Slass Glas s Mlunglubben remix. Je ne vais même pas essayer, ce s t pas anglais. On y va parce qu'il parle là. C'est ça. C'est a Côté londonienne de plus dans la b e l Rock, la première de l'électro-pop, je disais, u parfois sucré, parfois un petit peu naïve, hein, comme sur le titre qu'on s'est écouté, avant. Sports、ah. Day Megaphone, si ça sentait un petit peu le fromage quand même, mais bon, c'était,、oh, euh, ça se passe quand même. Ça passe quand même, i think it's love, donc l'album So Many Colors, So Little Time,、hein. Sports Day Megaphone, c'est le nom de l'album, ça sort sur le label Sunday Best. Et puis, à l'instant, un trio, qu'on a eu l'occasion de vous présenter il y a quelques semaines dans la b e l Rock. Et l'album, finalement, qui arrive, h a r d Times on the Way,、euh, je crois que ça sort demain d'ailleurs,、yeah. sur,、euh, voilà, sur Dust Bowl Recordings,、ball. ou, e h o u a i Bowl, pardon, Pieces of Eight Records, c'est une collaboration entre ces deux labels,、euh, c'est des jumeaux, hein, Black Daniel. Oui, oui, oui,、euh, bah, ils sont trois, mais il y a deux jumeaux et puis un autre. Craig Lewis Higgin Jr., c'est ça? Oui, voilà. D'accord,、voilà. très bien. Il、euh, y a un album hein, qui arrive donc、euh, demain. Il y a un single qui est disponible dès à présent sur iTunes qui s'appelle Chelsea's Teardrops. Autre retour, tiens, dans les euh, bacs, euh, enfin, dans les cartons un petit peu e m poussiéré <rire> de la b e l l Rock.、Hein Alors、on va faire un petit hommage à Yabi Yu. o Est-ce que tu connais Yabi Yu? o Oui, bah, c'est exactement celui-ci.、Voilà. Euh, Yabi Yu, o de son vrai nom, Vivian Jackson, il est aussi connu euh, comme euh, le nom, Sous le nom de Jesus C'est nom producteur un chanteur le de Dread et producteur de reggae Jamaïcain, Il est né il y a quelques années, puisqu'il、ouais, est, est né le 14 août 1946 dans un ghetto de Kingston.、Euh, il a réalisé la plupart de sa carrière dans la seconde moitié des années 70. C'est là où il a eu ses plus gros succès, dont Conquering Lion, un des titres les plus connus réalisés au studio de King Toby, un producteur légendaire jamaïcain. Si vous voulez vous familiariser avec ce chanteur jamaïcain, sachez qu'il existe une compilation Qui s'appelle Jesus Dread Yabi Yu 1972-1977, donc pendant les 5 ans de sa gloire、euh, reggae, on va dire.、Euh, une compilation qui a été sortie en 1997 sur un label qui s'appelle Blood and Fire, et vous allez voir, c'est franchement excellent. Vivian Jackson and the Ralph Brothers Conquering Lion. dans la Un petit peu de reggae, de funk, tiens, hein, en cet、euh, début de soirée, en ce dimanche 24 août, vous écoutez toujours la b e l Rock sur le 89.4, Vivian Jackson and Ralph Brothers, Vivian Jackson, hein, qui se faisait donc appeler Yabi Yu, o ou alors、euh, Jesus Dread, hein, Jesus Dread and Yabi Yu, o 1972-1977, excellente double compilation, vous aurez、euh, l'essentiel de ses œuvres, on vous rappelle qu'il a culminé hein, sa carrière dans les années,、euh, milieu des années 70, et puis à l'instant, Un petit peu de funk,、mmh, Sinon, de pressure, ça fait hein, du bien quand même,、ouais. euh, groupe de funk britannique qui s'appelle le Speedometer. Ils ont commencé il y a quelques années, hein, 99, c'est ça Ouais. En jouant des reprises sur des classiques funk de groupes comme、euh, les Meters ou les JBs. Les... i Ouais, les j i b e i n Et puis, à partir de l'an 2000, hein, le groupe augmente son staff,、hein. Je mmh, crois、mmh. qu'ils sont, ils sont combien il sur scène maintenant 9, 9 sur scène. Ah ouais, ils sont 9 sur scène, d'accord.、Euh, ils commencent à enregistrer pas mal de, de singles, e t de, s singles qui deviennent rapidement、euh, cultes.、Mmh. Euh, du coup, en 2003, eh ben, on d é c i de, de les Signé, ils sortent leur premier album.、Euh, depuis, les choses ont accéléré, puisqu'ils en ont enregistré 4、euh, autres. Le dernier, justement, Four Flights Up,、uh, The Meter is Running, c'est ce qu'on vient de vous jouer hein,、mm. sur cet album.、Euh, à noter que sur leur site internet, ils marquent qu'ils ont passé cet été en studio pour préparer et enregistrer justement le cinquième album qui devrait sortir début 2009.、Euh, ça début promet d'être、euh, assez groovy tout ça.、Mm. Euh, Speedometer, donc,、euh, qu'est-ce qu'on écoute maintenant de Tambourines On va repartir,、euh, bah tiens, on va,、euh, oui, on va rester même du côté de l'Angleterre, Londres. Évidemment,、euh, The Tambourines, c'est un nouveau single de t i t r e C'est sur un label qui s'appelle Beatmo Records. 3、euh, pour The Tambourines. Il y a Lulu, en il y a... Enrique. Enrique et n r i q u e e Renato. Hein, Renato, c'est la cage au folle. C'est un peu rigolo、vrai. quand même.、Euh, Lulu, Enrique et Renato, ils se font donc, à, se font donc pardon, appeler The Tambourines.、Euh, à noter qu'ils ont sorti un premier single sur le label Sonic Cathedral Records, ce qui leur a valu beaucoup d'encouragement d'ailleurs de la part du, du public et de la presse. Et du coup, ils ont fait quelques premières parties. a s s e z prestigieuse, puisqu'ils ont ouvert pour Brian Johnstone Massacre, Cold War Kids ou alors m a l a j u b nouveau single, donc d e t i t r e On s'écoute la phase B, Come Together de Tambourines. En 1989 80 pour Pastels groupes pop pop l'appeler populaire hein, ou même très professionnel puisque un rythme encore plus puisqu'ils peu près mouvement comme on trio Glasgow formé ou concerts sont toujours on nombre sorties encore sortaient tous ou un qui l'habitude qui au début qui quant au d'albums un un album très très dire rares rythme The s'est été faits c'est lent des le indie en anglaise de ce de des années même les se des les en a lancé a n'a jamais va ans indé à tout cas, ils ont été une influence majeure pour tous les groupes. De Noise, d'ailleurs, il y a des groupes comme Nirvana, My Bloody Valentine, Sonic y o u t h ou même les Pixies hein, qui les citent fréquemment comme une source d'inspiration. Voilà, en 1989, ils avaient sorti cet album Sitting Pretty avec、euh, le premier morceau hein, qui ouvrait l'album Nothing to be Done et puis、euh, juste avant une nouveauté londonienne de Tambourines. On disait, Sarah, que c'est un trio il s'appelle Lulu, Enrique et Renato. Voilà. Ouais, super.、Euh, rien à voir avec Michel Serrault, Paix à son âme. <rire>、euh, euh, C'était bien ça aussi, Oui, très bien, oui, oui.、Okay. Bon, on va repartir du côté de. S'il nous reste très peu de temps, 10 minutes avant de、oh、rendre l'antenne à Paris.、Euh, on va faire un retour sur cet album qui s'appelle Rest Now Weary Head. You Will Get Well Soon. Get Well Soon, c'est le nom du groupe.、Euh, un groupe allemand, en fait. C'est juste un mec qui s'appelle Constantin g r o s p e r Dessus, il y a pas mal de choses. Hein, du folk, de l'électro, du post-rock. Et même quelques influences classiques. On s'écoute le morceau. C'est le single, hein, Sarah, ça s'appelle. Bah, c'est long, hein.、Ouais. If this hat is missing. ゲットウェル n ン。En, Dernier morceau pour cette session Label Rock dans ce dimanche 24 août. On était parti du côté de l'Allemagne Berlin. Get Well Soon, l'album disponible chez City Slang. On vous rappelle que ce label est distribué en France par Coopérative Musique. Juste le temps avant de balancer le dernier morceau, de faire un petit point vite fait sur l'actu concert de cette fin de semaine. Et、eh、oui, en parlant de concert,、eh、ben, Get Well Soon, ils, sont, ils vont faire la, la première partie en octobre de Calexico. Ah oui, exact, ouais, en France. Calexico. Ça, c'est une bonne surprise hein, de retour à la rentrée avec、euh, un nouvel album.、Mm -hmm. euh, il se passe beaucoup de choses、euh, les 29, 30 et 31 août. On commence du côté du Forestival, e t ouais, 29-30 août,、euh, du côté de Trollin. Donc, c'est le quatrième、euh, Forestival. Ouais. forestival. Ouais. Donc,、euh, Forestival.com pour plus d'infos. Festival de rue, concert, o p l e i n de choses. Hein, on dira <rire> juste qu'il y a Wex Teller et Ezekiel. Ça, c'est les deux principales、mm -hmm. têtes d'affiche. La fête continue le 30 et 31 août du côté de Clépé. Voilà, avec.、Euh... Euh, repas moule s frite, s concert gratuit, les cagettes, feux d'artifice,、euh, le dimanche entrée libre avec marché artisanal、euh, d'art, peintre dans la rue, expo, concert à partir de 14h. enfin Voilà, la, la fête. Aucune excuse pour <rire> rester chez vous le week-end prochain, hein, gratuit, puis,、euh, ouais, mais c'est、bon, gratuit. Soyez de retour hein, quand même pour écouter la Belle Rock de 18h à 20h、voilà. dans la voiture. Et、euh, comme ça, vous pourrez nous envoyer des emails par exemple et nous raconter euh, sur euh, quel groupe vous avez craqué ou pas,、ouais. ou si vous avez été à c l é p é ou si、euh, vous avez été du côté faut, de Troll. les Trump, On va, ouais, exactement. On va terminer avec une nouveauté française. Il y a pas mal de choses à raconter sur eux, mais on est un petit peu pressé au niveau de l'heure, donc on reviendra la semaine prochaine d e s u t u s Juste pour vous dire qu'il s'appelle Nemo, N-E-I-M-O, et que c'est un single qui s'appelle Johnny Five qui est sorti la semaine dernière. L'album, lui, va sortir le 22 septembre. Simon, Sarah, merci d'être venu avec moi faire la Bell e Rock. On se retrouve la semaine prochaine. Thank you. Voilà. Dans、merci. la bonne humeur, t o And thank you, listeners. Sur le 89-4, 18 à 20h, dimanche prochain. à partir de demain, retour de, sur l'antenne locale, hein, puisque Marilyn et Manu seront de retour dans l'après-midi. Voilà, on se quitte avec Nemo, c'est un single, j o h n n y Five Merci, merci, à plus et la semaine prochaine. Ciao, Ciao tout le monde, bye. bye. See you then. Bye. bye. bye. bye.